Ça, ça, c'est d'abord, c'est d'abord sur Génération Génération Hip-Hop e sur la radio Fissable oh. yeah. dans la tête, pense péter au jet Pop vissé sur la tête, je vais traîner au checks. Le photo est hall, on fait sa sortie de reps Le temps est idéal pour mater quelques fesses le son à fond, des décapote le mosca Direction centre-ville, faire du gros gars J'ai enfilé mon son, cale des grandes aucazes Tout mon bénéfice en poche, je sens comme Franck Lucas tu reluques mes jantes, je ploeg des jambes mon a boer je me s'en tape, je regarde les gens En plus mon pote, kiffe ta pote fais l'avenir, chill pas pote. Vous avez snap, nous aussi, bon, poste les échanges Y'a peut-être un début d'histoire, sérieux sans pleuver Faites-nous signe ce soirs, vous êtes au feu pour clubber Je que j'ai une touche, je je l'ai marqué Tu vois, c'est ça le charme des mecs de quartier Génération Cette année, pas de contant C'est l'été au quartier Avec les autres frérots en bas Chercher un billet à gratter Je passe à tous mes gars au quartier C'est lui qu'un a craqué Cette année je ne pars pas Je vais passer l'été au quartier Cette année pas de cause bas Je vais passer l'été au quartier Avec les autres frérots en bas Chercher un billet à gratter. Je passe à tous mes gars au quartier Je ne pars pas, je vais passer l'été au quartier. Ouais, je rafris, samedi y'a le poteau qui se marie. Les raclos en starco, les raclis en sari. Graf opé, camocé comme des princes Qatari. Y Y'a des raies de Marseille et des zinc de Paris. Du M6, du Cayenne, du Fefe, McLaren, nous aussi, les week, week end Plus de dans un peu, ta l'américaine. Charbonne toute la semaine pour niquer tout le neuf dans la log du week-end. C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on aime. C'est la merde, mais c'est la nôtre, on fait avec. Fais bronzette sur le banc, dimanche, rose bécane, le fait c'est Darkan mmh. Qui frotte la bavette, hey. barbade vers le lac, ramener des fameux. Hey. Article 22, fait qu'il est fuckers, hey. je suis bien avec mes soupliers de la société, pas de sous-métier, pas, pas de faux Je vais passer l'été au quartier Avec les autres frérots en bas. à chercher un billet à gratter. Je pense génération. à tous mes chaos carbats. C'est peine à craquer. Cette année, je ne pars pas. Je vais passer l'été au quartier. Cette année, pas de casse-bas. Je vais passer l'été au quartier. Avec les autres, frérots au en bas. Chercher un billet à craquer. Je passe à tous mes gars au car plat. C'est lui peine à craquer. Cette année, je ne pars pas. Je vais passer l'été au quartier. L'année prochaine, je suis pas ici. I go, jure et je jure promis, je au plaid ou sur une plage de Malaisie avec Maracli ou Meomi. L'année prochaine, tu pas ici. Go, jure et je jure promis, je serai au plaid ou sur une plage de Malaisie avec Maracli ou Meomi.